you <laughs> オリパンのパスもオリパンのパ Eh bien mon cher ami, tu sais je vais te confier un secret populaire. Je te le confie,、euh, tu le gardes pour toi. Mais écoute, tu peux désespérer de la concorde aussi longtemps aussi longtemps que vivra ta belle-mère. Eh oui, Tu n'as jamais su ça. Ah bon Mais c'est elle qui apprend à sa fille, ta femme, l'art de te ruiner en r i a n t Attention, c'est ça. Mais tu ne sais pas non plus que c'est elle qui lui enseigne à répondre sans rudesse, mais non sans astuce, au tendre b i a i s t de séducteur.、Ah. <rire>